Nous y voilà encore et je ne sais pas où, à découvert, à l'aveugle, un vertige. Je tiens le ciel au bord de la tasse et du lit. Ligne croisée sur la fenêtre, une trace de lait sur ta lèvre. Sillon du soleil comme des brûlures, désir dans les hanches, picabia des oiseaux dans les manches et un envol en montgolfière. Debout, on veille au bris, aux larmes dans nos coins, aux frissons de la terre, aux orages, aux morts qui passent partout et... Y'a pas à dire moins. Je frissonne d'Arien et tout me réprimande. Me bat la chamade du cœur, coup de type et de tape. Une pulsation du sang. Des coupes pleines, colère et mélancolie. Je ne défriche pas, trop pleine. Je ne trie pas le sable et le robinet perd ses os. Goutte à goutte. Ton corps, bien fait pour moi. Un baiser restait là, dans la rue. Notre langue d'oiseau sous la maille des vagues. Pas noyée, pas noyée, pas morte Il neige maintenant sur mes pieds nus à marcher dans le lait refroidi, dans un réduit sous terre, là-bas, des résidus de mémoire, une écorchure, si seulement tu savais, un état de couchant dans des creux, des sortes de nids de poule, des flocons dans la bouche ouverte. Je voudrais me saouler à l'eau de ton ventre. Une rage de vie bluit les jambes, une bougie grésille la paix du corps et... j'entends ton souffle. On dirait un ruissellement sur du gravier, quelqu'un qui marche en toi, Le plancher craque dans tes nerfs, petite bête aux abois que je ne quitte pas d'un pouce par toutes les commissures. Tu me palis, me palis, me plaît infiniment au corps. Un trait dans la nuit jusqu'à ce chemin d'encre jeté dans les yeux, plus loin que la parole. Et l'écran traverse ton visage et nos yeux au mal, et aussi les mains, et aussi toute la figure. La nuit calée sur les épaules dévorantes en attente d'un geste, une vraie nacre pure au bord et fauve. Tu écrirais notre histoire dans la nuit jetée, un phare au milieu de nulle part, une cabosse remplie de sentiments et de yeux longs murmurant des mots indéchiffrables. Les murs de la chambre en retard du monde, silencieux mouvement à vitesse basse, une lune passée, alors on lâcherait la peur de tomber. Comment réduire le chaos à une douceur, une clémence depuis le parapet où l'on se tient On avale du vide et on se débat, pour une plage de lumière, une seule. Seulement là. Seulement. Seul. Chacun seul. Mais... Prends tout. Même le sel aux racines. Prends. Prends. Juste pour le temps qui file, drôle du zig. retrouvez l'incertain un jour borgne, des parfums inventés de tous les mots disant désir et aube. Un espace neutre et neuf, un bar de nuit où on achètera des cigarettes, une gare de l'autre côté de la rue, une salle, où perdre les départs. Et toujours là, cette chose, pour y voir quelque chose dans le noir. Un goût de terre dans la bouche, une pierre effritée, le corps suspendu à un arc de ciel perché qu'il faudra décrocher. Et peindre la soif, l'odeur qui reste. Un calme blanc laissé derrière, qui cloue toujours la bouche. Une trouée du ciel, la dernière à paraître. Présente. Et... Présente, mais... On sait ce qui est inscrit dans ce qui vient. On parle trop, encore trop. Les mots, plein la langue, laissent le corps sur la barrière, et le jour froisse le cœur. Les yeux gèrent sa force d'être ouverts Dans la toile du mirage et la ville en délire, toujours des regards. Coulures en coin, en à rien, qui tienne. Regarde-moi, avec un étonnement de vivre. Une fixation biscornue des images sous un haut vent, et on n'y entend que quick. Le monde est vitrine, et on reste là. À la glu des mots, des... Je t'aime, traversant, une lampe allumée pour le passage. Un gant au crin du jour, une écorchure dans la gorge. C'est alors que la voix penche, la même que la veille. Un dépli de la main et au-dedans, une cigarette dans la nuit. Nos corps enfin tombés, tombés, tombés encore à genoux. La langue ne passe plus sur les lèvres. N'ose pas, n'ose plus. On la garde au rebond du rêve. On se regarde longtemps, comme on disloque l'assemblage de ses chairs au-dedans de sa chair, comme on apprend un autre corps qui pourtant est à soi. On tremble dans la nuit. On laisse ce qu'elle voudrait de nous. Nos bouches transpirent, la tête chavire dans le ravage du sang. Tu attends. Tu imagines un saut de magicien, un sursaut. À l'intérieur du souffle, le corps chaloupe au chalumeau du ciel. Le murmure de mon visage appelle ton visage et un tas de branches. Une maille après l'autre défait la mort. Une métaphore prise en ciment dans le recueil. Une gelée rouge de l'infini dans une fissure brûlée pour tout compte. Et le jour n'en finit pas de trembler au coin du désenchanté, degré d'angle de l'ordinaire. Tu dis « On ne s'inquiète pas, hein ?»« On ne s'inquiète pas. » Et la nuit remonte vers la sortie, tricote des débauches de lèvres, des regards de ventre perdus. Le temps s'éprend sans cesse de l'incertain, mélange aux curiosités et aux effronteries. Et toi, toi, tu es fou d'amour dans mes instincts de grâce Tu dis qu'on ne sait rien, qu'on ne saura pas, ni les lèvres, ni le ventre, ni les baisers, ni les étreintes. On ne saura, on n'y pensera pas. On saura seulement ventre et lèvres, à s'arracher la douleur par saccades, cris et murmures dans le cri. La peine aura des bras où enfouir ses yeux et brûler tes peines. La peine de toutes nos peines, tu verras.